Bonjour ou bonsoir, vous tous qui suivez la radio Issangamilo. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Au ZEC d'aujourd'hui, nous allons parler du rôle des journalistes, internautes et blogueurs des médias en ligne dans la lutte contre les paroles et messages de haine dans la région des Grands Lacs. Les jeunes deviennent de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux dans la région des Grands Lacs, constituée par le Burundi, le Rwanda et la RDC. Il y a lieu de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'éviter la propagation de discours dangereux et haineux. Des fois, ensemble, des messages d'incitation à la xénophobie et aux violences se passent à travers les médias sociaux et médias en ligne, majoritairement amplifiés par les jeunes, ce qui constitue un enjeu majeur pour la stabilité des pays de la région des Grands Lacs, longtemps fragilisés par des conflits et guerres endémiques. Mais quels sont ces messages ou paroles de haine véhiculés par les médias en ligne ou blogueurs? Pourquoi certaines personnes recourent-elles aux paroles et discours haineux ainsi qu'aux messages d'incitation aux violences? Quelles conséquences qu engendrent de tels messages ou paroles de haine sur la cohabitation des communautés de la région, surtout quand il y a un environnement conflictuel et une tension politique entre les pays de la région? Est-ce que les blogueurs et médias en ligne sont conscients des conséquences sur la sécurité et la cohabitation pacifique? Comment peut-on stimuler l'engagement des blogueurs, utilisateurs des réseaux sociaux et médias afin de contribuer efficacement à décourager la propagation des paroles et discours de haine dans les pays de la région des Grands Lacs? Qu'est-ce qui devrait être fait? Pour éviter les messages et paroles de haine dans la région des Grands Lacs. Trois invités sont avec nous sur le, sur le plateau, à savoir Audrey Carmel Iguiraneza, blogueur et président d'un collectif des s l a m e r s Jého Slam. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et je tiens à préciser je ne suis pas le président, je suis membre du, du collectif Jého Slam. Oui,、euh, membre du collectif des s l a m e r s Nous sommes également avec Dacia Mounedero, propriétaire d'une chaîne YouTube. Bienvenue dans Mosaïque. Merci. Nous sommes également avec Rémi Hakzalimana, expert en gestion et transformation des conflits, représentant légal de la maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. La mise en œuvre est assurée par Serafine Hakidimana, Innocent Abibonimana et Jérôme Ndeichimie sont à la prise des images. Réalisation dans l e s d é c i s de Boukienéza et à l'animation, vous êtes avec Evariste Ndikobanyanga. Roubonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio i s a n g a n i r o traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. La première question à vous, Madame Daciam Nedzero. Qu'est-ce que vous entendez par parole s ou message s de haine Pour moi, les paroles, le messages de haine sont、euh, des paroles souvent dirigées、euh, vers une personne ou une, un groupe de personnes, une communauté, et、euh, évidemment qui, qui sont des, des, des paroles、euh, discriminatoires, des fois des paroles injurieuses.、Euh, des Paroles qui, qui, qui, qui divisent, qui tiennent à diviser、euh, ou à voilà, discriminer ou insulter les autres. Et c'est souvent, comme je l'ai dit,、euh, dirigé con contre une personne donnée、euh, ou un groupe donné. Et souvent,、euh, c'est basé sur、euh, ou bien des. Des traits de caractère physique ou des opinions, parce que peut-être i l peut y avoir une différence d'opinion qui,、euh, qui va conduire à ce qu'une personne commence à tenir des paroles de haine contre une autre. Madame Dacia vient de nous définir un peu ce que c'est les paroles ou messages de haine. Qu'est-ce que vous entendez par ces messages de haine, ces paroles Bon,、euh, moi je vais pas aller t r a s loin à ce que Dacia a dit,、euh, mais pour moi, pour moi, les, les, les, les, les paroles de haine o、euh, des messages haineux, ce sont des, des, des tout, ce qui, tout ce qui est dit, prononcé, ou écrit、mm -hmm. en ligne ou, ou, ou par papier et qui va toucher la sensibilité d'une personne, qui va toucher au plus profond de la personne et créer un, un conflit entre. Euh, la personne、euh, sur, le, sur laquelle le message est adressé et、euh, la personne qui, qui, qui a envoyé le message.、Mm -hmm. ouais. enfin, c'est、mm -hmm. en résumé comment moi je vois、euh, ce que c'est les, les messages gagnés. Oui, nous sommes avec un expert en gestion et transformation des conflits, Rémi Havzarimana. Vous suivez de près、euh, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée sur、euh, ce que vous entendez par parole ou message d e h a i n e Parole ou message d e h a i n e c'est tout ce qui est、euh, donné comme message et qui crée un sentiment、euh, de malaise chez la personne qui reçoit le message. Alors, cela.、Euh, peut Être voulu par、euh, l'expéditeur et des fois ça peut être involontaire à cause peut-être de, peut de l'ignorance de la personne qu'il a envoyé ou parce que il a imité les autres, il a envoyé seulement ou il a lancé le message sans, savoir les, sans, sans en mesurer les conséquences. Donc c'est tout ce message qui est verbal, écrit ou. Électronique, comme on l'a dit, mais qui parvient à quelqu'un ou un groupe de personnes, créant un sentiment de malaise qui, à un certain moment,、euh, crée aussi ou suscite une certaine réaction qui peut faire que l'autre puisse réagir dans ce sens. ou Ça peut créer un sentiment qui, face à ce qu'une、euh, réaction négative aussi vienne, ça dépendra de la. Euh, capacité de gestion de la personne qui a reçu le message, mais c'est le ce fait de créer un sentiment de malaise chez l'autre. Oui, vous suivez de près aujourd'hui les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, de tels messages ou paroles se propagent sur les médias en ligne dans la région d e c r a l e c Ah、oui,、euh, euh, c'est vrai. Je suis de près et c'est même souvent difficile de ne pas suivre parce qu'on est vraiment、euh, dans une situation où tout passe par là et les messages qui, sont, qui passent par des. Comment dire Au niveau de tous ces médias sociaux, Et qui malheureusement viennent avec tout ce avec quoi on vit quotidiennement.、Euh, je le disais tout à l'heure que des fois, il y, a, il y en a qui relancent ou、euh, lancent des messages parce qu'ils les reçoivent, ne sachant pas justement comment mesurer les conséquences et cela、euh, crée ou amplifie des situations. Alors, au niveau de la sous-région, c'est très délicat cette fois-ci parce que, d'une part, Ça devrait être une sorte de, de、euh, prendre des messages avant de les envoyer. C'était un secteur qui, dans le temps, était、euh, exclusif pour les journalistes formés. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a toute personne qui a son appareil、euh, s'improvise en journaliste parce que l'appareil lui permet de recevoir un message et justement. Il y fait comme les autres, il envoie et souvent sans comprendre ou même sans en comprendre les contours. Alors, ça va prendre donc tout ce qui est véhiculé au niveau de la sous-région et dans une région qui est fragile comme la nôtre, tous ces messages que l'on reçoit et qui sont revéhiculés créent bien sûr des situations assez malheureuses souvent parce que justement, dans une situation où. Euh, les habitants de nos pays ne sont pas dans des conditions très pacifiques.、Mmh. Les échanges sont un peu conséquents à la situation que l'on vit. Et si c'est véhiculé, des fois, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que ces personnes qui reçoivent des messages, qui n'ont pas les compétences de les trier, de les juger, de les critiquer, de. Vérifier leur degré de véracité, qui les renvoient, ne font que propager finalement des informations qui ne sont pas vérifiées ou souvent pas vérifiables, mais quand même. Qui causent des conséquences à ceux qui les reçoivent.、Mm -hmm. Donc, dans la région comme ailleurs, on reçoit de tels messages et c'est vraiment un problème auquel il faut peut-être trouver des solutions.、Mm -hmm. euh, avant qu'on parle des exemples concrets de ces messages de haine、euh, dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs, Tassia Mounet z é r o vous êtes propriétaire、euh, d'une chaîne YouTube. e Est-ce q u Dans la région,、euh, vous lisez, vous entendez des messages ou paroles qui se propagent sur les médias sociaux Alors, effectivement,、euh, sur les réseaux sociaux, à part、euh, sur YouTube, il、euh, y a aussi Facebook, il y, y, y a beaucoup maintenant de plateformes、mmh. où, où, où les jeunes se, ra se, se rassemblent、euh, en commentant, que ce soit des photos ou des vidéos. Et, et,、euh, et dans la sous-région,、euh, Il y, a, il y a des conflits déjà qui sont là,、euh, notamment par exemple、euh, entre le Rwanda et le Congo. Et ça se manifeste euh, souvent euh, quand il y a une vidéo d'un pays.、Euh, De l'un des deux de pays, par exemple, qui est、euh, partagé, que ce soit juste une vidéo anodine ou, ou une photo、euh, comme ça, lambda, mais qui après, qui va、euh, être commentée.、Euh, En se basant sur le conflit déjà qui est là entre les deux pays.、Mm -hmm. J'ai donné juste le, le, le Rwanda et le Congo comme mes vues aussi maintenant, et l'Ouganda aussi,、euh, et d e d a n s Donc, souvent, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, par exemple, Twitter est aussi une plateforme où il y a beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires、euh, haineux, Instagram. Donc, tu vas remarquer que les gens d'un pays, que ce soit les Congolais, vont s'attaquer à la vidéo. Des Rwandais, par exemple,、mm -hmm. euh, en r a m e n a n t les conflits、euh, armés qui se passent、euh, dans les villes, alors que peut-être、euh, la vidéo n'avait rien à voir、euh, avec ces conflits. Donc,、euh, on, on remarque、euh, ça souvent sur、euh, les plateformes où se rencontrent des、euh, jeunes, parce que、euh, ces jeunes considèrent au fait finalement que c'est le moment de parler de ça là où les, une belle vidéo va attirer. Beaucoup de gens,、euh, donc ces jeunes vont profiter pour,、euh, mettre leurs grains de sel par rapport aux conflits que vivent,、euh, leurs pays,、euh, respectifs. Donc,、euh, c'est, c'est, c'est souvent,、euh, De voir ça euh, sur, euh, sur YouTube, Facebook et Twitter.、Mm -hmm. euh, Audrey Carmel,、euh, mm -hmm. Guilanese, vous êtes membre d'un collectif de s s l a m e u r s Jého Slam.、Mm -hmm. euh, quel est l'état des lieux aujourd'hui、euh, dans la sous-région, dans la région des g r a n a d s Actuellement, il y a des tensions、mm -hmm. et on ne va pas vraiment à, passer à côté parce qu'aujourd'hui, avec la situation entre le Rwanda et la, la, la RDC, c'est une situation délicate et qui. Dans les jours à venir, pas seulement des étincelles, mais causer de l'instabilité,、euh, non pas seulement entre les deux pays, mais aussi régionale, donc、mm -hmm. avec, euh, euh, aussi dans toute la région des Grands Lacs. Et du coup, c'est une situation délicate et qu'il faut essayer de, de, de, de, résoudre,、euh, le, de résoudre les problèmes de cette situation le plus rapidement possible avant que、euh, les, les, les choses partent en vrille.、Mm -hmm. mm -hmm. Donc,、euh, la lecture aujourd'hui. Euh, en tant qu'artiste et en tant aussi que blogueur, c'est une lecture, lecture assez délicate et, et, et qui donne à réfléchir et, à, et aussi à inciter, quelque part, à vouloir inciter les décideurs de, de, de la région de, de, de pouvoir régler au plus vite cette question, cette, cette problématique qui se déroule maintenant entre la RDC et le Rwanda. Faisons une analyse de quelques exemples de messages ou paroles de haine. r e s t a n t entre le Rwanda et la RDC. Il se dit que les Rwandais aujourd'hui, au Congo, sont considérés comme des espions. Donc, q u il faut éviter de les embaucher dans les bars et restaurants. Quelle analyse que vous f a i t e s à ce message Permettez peut-être que je, je, je passe par une sorte d'évaluation, de, de, de critique que、euh, Socrate a p r o p o s é dans ce sens,、mm -hmm. qui disait que lorsque vous avez un message, avant de le propager, q u il faut faire trois étapes, et qu'il a q u a l i f i é de p a s s o i r e Donc, où il montre que d'abord, vous devez vous poser la question de savoir,、euh, de mesurer la véracité de l'information. Mm -hmm. Avant de faire quoi que ce soit, vous posez la question est-ce vrai Deuxièmement, c'est au niveau justement lorsque vous avez l'information. Cette fois-ci, vous posez la question de savoir peut-être anticiper les conséquences que cela peut avoir. Donc, au niveau de vous dire est-ce que l'information est bonne par rapport à la personne qu'elle concerne C'est-à-dire, pour la question des Rwandais ou autres, se dire est-ce que s'ils ne sont pas e m p o c h é s Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que ça, c est, c est, ça, ça peut les aider?、Oui. Et finalement, à la troisième position, se poser la question de savoir si l'information est utile. Si maintenant on sait,、oui. ou si je propage ce que j'ai en ma position, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, les trois niveaux de triage permettent effectivement de se rendre compte que、eh, l'information vaut la peine d'être diffusée, divulguée, donnée, et ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit tout au début, ça c'est cette fois-ci entrer dans la technicité des praticiens du secteur.、Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est aux journalistes formés ou n'importe qui qui s a i t q une i a u certaine i d é o l o g i e de travail qui sait ce qu'il faut faire avant de s'engager dans n'importe quoi.、Mm -hmm. Alors maintenant, lorsque vous menez cela dans une sorte de cercle de tous ceux qui sont en possession des smartphones. Qui peuvent cette fois-ci être connectés avec le monde et qui reçoivent avec la possibilité de rediffuser ce qu'ils ont, mais qui n'ont pas ces capacités de vérifier l'information qu'ils reçoivent, qui n'ont pas la technique ou la capacité de savoir si c'est bon ou mauvais, ou、euh, finalement qui ne savent pas mesurer non plus tous si c'est utile pour celui à qui nous envoyons nos messages. Donc c'est t Cette idée d'anticiper les conséquences qui peuvent être à la base de l'information que nous véhiculons, justement, r e viennent répondre à votre question.、Mm -hmm. Parce que, premièrement, si l'on dit que tous les Rwandais sont des espions, c'est une globalisation qui, qui, qui, qui est claire. Surtout les Rwandaises Bien sûr,、mm -hmm. c'est impossible que tout un peuple. Soient constitués d'espions.、Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au moins, il y a des exceptions. Au moins. Alors, la capacité d'aller savoir qui est quoi viendrait cette fois-ci dans les analyses que tous ces manipulateurs de, de, de ces appareils n'ont pas. Donc, le danger est déjà là.、Mm -hmm. Deuxièmement, c'est au niveau de dire,、euh, de prendre tout un peuple, finalement, de lui coller. un Qualificatif qui n'est pas nécessairement très embellissant, très généreux, mais dans le sens de négativiser ce peuple. Et finalement, l'étape suivante serait d e rendre animal ou pas humain. Et vous comprenez que c'est la voie qui va vers le début d'une violence, quelque part. Donc, si l'on dit cela, c'est parce que un. Il y a un problème qu'on ne veut pas nommer par son nom et on cherche de résoudre le problème d'une façon simple mais pas efficace en incriminant tout un peuple. Mais le problème est là. Il faut peut-être qu'on aille en profondeur pour savoir quelle est la cause qui a fait que la toute première personne qui a lancé cette idée. Quel est l'autre problème qu'il a Comment l'aider pour coller ce qualificatif à tout un peuple, résoudre son problème et finalement lui trouver une solution qui lui fasse comprendre qu'il y a toujours des exceptions. Tout un peuple ne peut pas être de la même manière.、Mm -hmm. Il y a toujours des qualités dans n'importe quel peuple il y a toujours des défauts dans n'importe quel peuple. Donc il faut individualiser les cas traiter chaque cas par son cas. Voilà. Merci beaucoup, Rémi h a f z a l i m a n a Je suis avec、euh, deux techniciens、euh, à côté de moi, Madame Dacia.、Euh, mm. Les Rwandais du, au Congo sont considérés comme des espions. Donc, il faut éviter de les embaucher dans les bases et restaurants.、Mm. Ce journaliste, il a tort ou il n'a pas tort <rire> Évidemment qu'il a tort, évidemment qu'il a tort. Et,、euh, et ça se voit que c'est un message、euh, qui n'est pas anodin. On ne va pas dire que c'était une blague c'est recherché pour dire qu'on、euh, ne veut pas voir de Rwandaise. s Euh, au Congo,、mm -hmm. dans les bars、euh, congolais. Restaurant.、Mm -hmm. Oui, restaurants congolais. Donc, vu que c'est、euh, vraiment、euh, c'est l'objectif qui est recherché. Et donc, même si、euh, la personne aurait eu vent d'une Rwandaise qui allait dire quelque c h o s e Le journaliste, ou c'est même pas sûr que c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui balance ça comme ça,、euh, s'y appuie pour globaliser et pour euh, donc euh, traiter tout le monde, mettre dans le même sac tous les Rwandaises. Et du coup, à partir de là, aucune Rwandaise ne pourra avoir du travail au Congo. Donc je pense que des massages comme ça, il ne faut pas les banaliser. Parce que souvent, il y a des gens qui vont te dire non, c'est une blague, c'est juste comme ça pour, pour parler. Alors qu'il y aura une autre personne qui va tomber sur le message et qui va prendre ça comme parole de Bible et commencer à la mettre en pratique, si je peux ainsi dire. Ça veut dire que peut-être un patron d'un bar ou d'un restaurant qui pourra lire ça et le lendemain, il va chasser tous les rondettes qui travaillaient pour lui. Parce que juste,、euh, il a eu vent de ça et dire Ah oui, parce que c'est Variste qui a dit ça, moi c'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie, qui ne pourrait pas dire n'importe quoi, donc ça doit être vrai.、Mm -hmm. Donc il faut vraiment faire attention、euh, quand on écrit ça,、euh, surtout quand par exemple on est suivi par beaucoup de personnes, quand on a une casquette, que ce soit de journaliste ou de blogueur ou de. Je ne sais pas. donc... Cette casquette va servir qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent et qui croient à ce que tu dis. Et donc, écrire des, des choses pareilles, ça peut vraiment euh, conduire euh, à des violences, pourquoi pas, parce que ce s t pas dit qu'on va juste les chasser on peut même les violenter, parce qu'en espion, voilà, quand il est attrapé.、Euh, On ne le chasse pas juste comme ça, il va être puni. Donc il faut vraiment faire attention à, à la diffusion de, des messages de ce genre,、mm -hmm. parce que ça peut、euh, conduire à des violences qui, qui, qui n'étaient pas nécessaires.、Mm -hmm. voilà. À des violences qui n'étaient pas nécessaires.、Mm -hmm. Audrey、euh, Carmen, l'Iranée,、euh, blogueur, membre d'un collectif d e s s l a m e u r s Euh, un journaliste congolais qui écrit、euh, que les Rwandais au Congo sont considérés comme des espions,、mmh. euh, donc il faut éviter de les embaucher dans les bars et restaurants.、Mmh. Comment est-ce que vous captez une telle information D'abord, si c'est une information que, que j'entends ou que, que j'entends quelque part, je crois que je serais gêné parce que, dans, avec ma capacité d'analyse, je, je, je suis certain. q u On ne peut pas taxer de toutes les Rwandaises d'espions.、Mmh. Dans, dans, dans mon fort conscient, je, je, je, je sais que c'est impossible. Alors je me dis qu'à un certain moment, il faut voir traiter, la manière de traiter cette information.、Euh, et, et, elle doit être délicate, mais aussi,、euh, si、c'est une information qui, a déjà, qui, a, qui, qui, est déjà, qui est déjà sortie. Il faut voir comment cette information ne soit pas diffusée. Euh, partout comme une, comme, une, une, comme une vérité, comme, comme un, un cas qui existait、euh, réellement.、Mm -hmm. Donc, pour moi, si, si c'était possible, je pourrais même, si c'est sur les réseaux sociaux, je pourrais aller dans les commentaires, poser des questions. Est-ce que vous avez vraiment vérifié cette information Est-ce que vous avez des, des preuves Si moi aujourd'hui je lisais cette information sur un média congolais ou même, ou même un autre média d e n o t r e pays, j'allais réagir immédiatement. Mmh. Donc, vraiment poser des questions pour que ce, pour que ce, ce message ne soit pas、euh, diffusé comme une vérité.、Mmh. Et donc, si j'entends maintenant cette information, je ne peux pas l'accepter.、Mmh. Je ne peux pas l'accepter et je pourrais même porter plainte si je pouvais contre ce,、euh, ce journaliste, pas son média, ce journaliste.、Mmh. Et, Est-ce que le, le journaliste ne pourra pas verser dans les conflits qui ont éclaté entre le Rwanda et la RTC Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je, je, je vais donner un exemple d'un cas qui s'est déroulé a, a, a, au Rwanda lors, lors de, la, de la préparation du, du, du, du génocide. Il y a un média qui a vraiment, vraiment évoqué la propagation des, des messages, la, la, la RTM.、Mmh. Donc, Il y a même des livres qui ont été écrits par un Français, un certain, d i Paquet, et un Jean-Pierre Chrétien, si je me rappelle bien. Ils ont écrit sur, ce, sur le rôle que les médias ont joué au, au, leur, leur,、euh, lors de, de, de, du, du génocide. Pour dire que les, les journalistes, les blogueurs, et nous, et nous, et nous, artistes, on, on, on, on, on, on est des êtres humains. Et on est dirigé par des émotions qui peuvent,、euh, qui peuvent être.、Euh, Euh, qui peuvent être euh, euh, motivés par certaines aspirations. Pour dire que le journaliste n'a pas toujours r é s e a u s'il ne présente pas d e preuves、euh, factuelles. Même、mm -hmm. le blogueur qui a le droit de commenter sur une actualité, il n'a pas le droit de fausser l'information.、Mm -hmm. mm -hmm. oui. oui, Rémi h a f z a l i m a n a quelles sont les causes réelles de ces paroles ou messages de haine qui sont véhiculés par le média Ali Les causes sont. Très nombreuses, mais aussi、euh, multisectorielles, si je peux le dire de la sorte, parce que d'abord, une personne n'est pas un、euh, être isolé,、euh, c'est une personne qui, a,、euh, qui est influencée par son environnement. Les environnements au pluriel peuvent être d'abord au niveau familial, ça peut être au niveau ethnique, ça peut être au niveau national, ça peut même être au niveau international. Parce que d'abord, on part, on part de, de ces médias sociaux et à, à être connecté au monde, comme on le dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire ce qui est en train de se faire en Russie,、mm -hmm. en Ukraine ou même ailleurs. Donc, cela ne vous laisse pas intact.、Euh, Lorsqu'on faisait le, la, la biologie au secondaire, on disait qu'à chaque, chaque stimulus, il y a une réponse. Donc, chaque information qui vient ne peut pas vous laisser intact. Ça fait quelque chose. Ça crée un sentiment, soit très positif, soit très négatif. Ça peut être émotionnel, ça peut créer ou、euh, développer une, une haine, mais ce que ça crée, c'est principalement une position. Chaque information que vous recevez vous fait prendre une position contre ou pour.、Mm -hmm. Alors, dans ces conditions, plutôt dans cette situation de, de notre sous-région, le problème qui est là, justement, c'est que lorsqu'on parle du, du Rwandais, du Burundais, Du Congolais, s'adressant justement au Burundais, Rwandais, Congolais, on a toujours cet automatisme d'être pour ou d'être contre. Et là, ce n'est pas que、euh, être pour ou contre, nous sommes dans une région où justement、mm -hmm. la prise d'opposition peut aller plus loin. Alors, le danger donc, qui est là, c'est qu'à notre. penseurs Disait que la première guerre mondiale s'est menée avec Kalash, la deuxième guerre mondiale s'est menée avec les armes automatiques, et que s'il devrait y avoir une troisième guerre mondiale, elle se mènerait avec des caméras pour dire, vous filmez et vous donnez. Alors vous dites que Tell a gagné le combat, même si ce n'est pas vrai, tous ceux qui vont lire. Vont prendre la majorité à le risque de prendre、euh, l'information comme vraie.、Mm -hmm. Et cela a des conséquences sur votre attitude. Savoir que tel est plus fort que l'autre, que ce soit vrai ou pas, ça joue déjà sur votre positionnement et ça peut débalancer l'économie. La politique, la diplomatie et tout ce que vous voulez. Donc, la situation donc de, de donner des informations qui ne sont pas très vérifiées, ça crée l'oppositionnement de l'auditeur, de celui qui, le lecteur, ou ça dépend du e comment dire... d cadre ou médium que vous êtes en train de faire. Alors, pour notre situation, donc, ça fait qu'effectivement, si l'on dit、euh, l'auteur qui a fait ça, Il peut avoir une idée derrière, il veut influencer celui qui va le lire. Et finalement, la position du lecteur sera être pour ou contre c'est déjà une sorte de, de créer en lui ce sentiment de soutien ou d'opposition. Alors, si l'on parle en termes de soutien d'opposition dans des cas de tension, vous comprenez qu'on est déjà sur une sorte d e s c a l a d e et le lendemain peut venir avec des situations assez gênantes. d a c i a aujourd'hui, le constat est que les jeunes aujourd'hui, sont amateurs des de, de médias, des réseaux, réseaux sociaux. Est-ce que、euh, vos audiences, surtout les jeunes, Comprennent le danger que représente ce message de haine Ils comprennent bien, bon, même si.、Euh, J'allais dire que ce n'est pas tous les jeunes qui comprennent peut-être le danger.、Mm -hmm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui,、mm -hmm. qui prennent ça voilà, pour de la rigolade. Et quand je dis message de haine, ce n'est pas nécessairement、euh, lié au conflit entre pays. C'est、euh, par exemple surtout ethnique、euh, pour notre pays.、Mm -hmm. Et、euh, c'est. Moi, ça me choque des fois quand tu vois un jeune qui est né、euh, les, ces années 2000-2005, donc, donc il est assez jeune, il n'a pas connu 93, il n'a pas connu 98-72, mais quand même qui est vraiment euh, euh, impliqué dedans euh, pour euh, insulter telle ethnie,、euh, euh, taxer de, des, des noms et telle une autre ethnie,、mm -hmm. alors que lui, normalement, Euh, c'est supposé qu'il qui, qui n'est pas concerné. Et donc,、euh, ces jeunes, tu, tu vas les trouver en train d'insulter、euh, d'autres jeunes.、Euh, tu ressembles à ceci,、euh, tu ressembles à cela, c'est parce que tu es de telle ethnie que tu es comme ça. Et.、Euh, Et souvent, quand tu demandes. Ou autre chose, ce qui se passe souvent, même ceux qui n'écrivent pas ça、euh, vont repartager les messages、euh, diffusés par d'autres personnes mal intentionnées. Et les jeunes qui vont trouver ça sur les réseaux sociaux, ils vont repartager ça et,、euh, en rigolant, en disant Oh là, c'est drôle, ou en disant C'est vraiment triste, mais quand même, le message est en train d'être.、Euh, Diffusé à grande échelle.、Mm -hmm. Parce que chaque jeune qui va, qui va le voir、euh, va le repartager en disant que、voilà, c'est triste ou c'est drôle, etc. Et ça va toucher à, à d'autres jeunes encore、euh, plus nombreux. Donc c'est vraiment dommage de voir que voilà, les réseaux sociaux, certes, servent à, à, à des bonnes choses de temps à autre, mais aussi c'est e n terrain pour,、euh, pour les jeunes pour des messages de haine. a n d r i Carmen, Guilherme au a sein du collectif des slameurs, vous rencontrez les jeunes, vous avez des jeunes blogueurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vos audiences, et surtout les jeunes, comprennent le danger que i l s s r é représentent v n t et e r ces messages de haine Je ne dirais pas vraiment qu'ils qu comprennent, mais en tout cas, si c'est un message né, ça peut les toucher.、Mm -hmm. Comprendre, je ne crois pas, parce que d'abord il y a des messages qu'eux-mêmes lancent et qu'ils ne comprennent pas que c'est un message. Qui a un caractère uni. Donc, mais, mais, mais je suis convaincu que la plupart comprendront, mais ils vont le détecter si c'est、si、un message qui est lancé contre eux ou contre un membre de leur famille ou contre un ami. Par exemple, je peux taxer, do, do, do, da, do, do. je peux dire,、euh, lui, Et j'aime pas parce qu'il vient de telle province,、mm -hmm. de, de cette province, de cette région sont so autant. Donc, vois, lui, il va, il, va, il va immédiatement être touché, il va comprendre que c'est un message hainé. Mais moi, si je n'ai pas vraiment eu、euh, cette conscience, ou, ou je n'ai pas encore rencontré une personne qui, qui me dit, dit ça, c'est un message rempli de haine. Donc, pour les jeunes, c'est encore plus délicat et c'est difficile parce que la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment connu des périodes de crise. Ce qui veut dire que des fois, ils font ça pour blaguer, mais, mais, mais au, au plus profond d'eux, ils ont besoin de comprendre.、Mm -hmm. De comprendre ce que c'est un message de haine. Et peu d'entre eux vraiment comp comprennent l'importance ou, ou, ou la grandeur d'un message haine. Mmh. Oui, oui c'est à travers ces,、euh, ces médias sociaux qu'on peut lire où M23 a été délogé, où、euh, le Rwanda soutient la M23, et le lendemain, on voit les jeunes d e g o m a mener une marche et manifestation contre le Rwanda.、Mmh. Comment est-ce que ces jeunes-là, congolais d e g o m a ou ailleurs, Bokavu,、euh, devraient s'y prendre Euh, D'abord,、euh, il faut que ces jeunes ne puissent pas être influencés par les événements. Parce que le,、euh, la récente crise de 2015 a aussi affecté le Burundi.、Mm -hmm. Et beaucoup de jeunes ont été, vraiment, euh, euh, ont été vraiment influencés par les événements. Et, et, et pour, en tant qu'un qu qu jeune artiste, en tant qu'un jeune blogueur,、euh, Je, je, je, je, je conseillerais à, à, des, gens, à des jeunes, des gens qui ont presque qui ont le même âge que moi, d'aller doucement, de ne pas vraiment être i n f l u e n c é par les événements, parce que c'est toujours les plus jeunes en fait qui, qui, qui s'épuisent sur toutes les conséquences.、Mm -hmm. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui, qui vit au, au Congo, il est même slammer.、Mm -hmm. On s'est connus grâce au slam. Et j'ai vu son, son statut. Il disait、euh, presque la même, la même chose que、mmh. les, les, les, les, les, les femmes rwandaises sont l'arme entre guillemets,、mmh. du Rwanda. Qui c est, c est, c est, le Rwanda utilise les femmes rwandaises qui sont au Congo comme une arme pour séduire les, les, les hommes congolais, etc.、Mmh. Donc c'est un jeune comme moi qui a été influencé par les, les événements. Et, et du coup, même sur Twitter, là où les gens ont, ont le temps pour s'exprimer, Il y, a des, il, y a des, il y a des tensions. Dernier mai, il y avait un tweet qui a, fait, qui a créé beaucoup de bruit et, et la femme e l'a l e supprimée. Elle est jubilée parce qu'au Congo, maintenant, il y a, il y a le, le, le volcan de, de Niragongo, Niragongo qui, qui, qui est sur le point de. Je pense que de Qui, en tout cas, qui montre les signes qui l v a、euh, faire ébullition. Voilà, voilà. Et du coup, il disait Ah, je suis content que le volcan va se charger d'eux. Et le tweet, il était vu comme une blague. En tout cas, la femme, elle disait Non, vous ne reçoivez pas, pas l'humour. C'est juste de l'humour. Mais après, ça a vexé beaucoup de personnes, même.、Mm -hmm. Pas seulement, les, pas seulement les, les, Rwandais, les Congolais, même des, des, des Rwandais aussi, m m ê et des Burundais. Ils ont été vexés par ce, ce, cette blague de trois lignes, même. Et du coup, ce que moi je conseillerais aux plus j e u n e c'est de ne pas vraiment être influencé par, par les événements. Et surtout d'aller doucement, d'analyser, d'avoir cette capacité d'analyser, de te de, de, de poser des questions. Et surtout,、mm -hmm. de. de De regarder en arrière, de regarder cette raison avec qui. Et surtout, les jeunes, ils sont toujours impactés partout, même dans tous les conflits. Il y a toujours des jeunes qui sont les plus en avant dans, dans, dans ce genre de conflit.、Euh, On parle de cinq variables communicateur, audience, parole, le message et le contexte. Nous sommes avec、euh, un expert en gestion、euh, et transformation des conflits. Quelquefois, l'information est transformée. Je ne sais pas comment、euh, mettre ensemble toutes ces variables, mais disons que、euh, le grand problème, c'est que、euh, d'abord, c'est une arme,、mm -hmm. mais la majorité n'est pas consciente de, de la gravité, du degré de, genre, de dangerosité de cette, euh, euh, ce canal de communication.、Mm -hmm. Alors, Je l'ai dit, toute personne est influencée par son environnement. Lorsque vous avez une information et que vous êtes connecté au monde, comme on dit, la tentation c'est de rediffuser. En fait, souvent même d'une très bonne foi, mais sans se poser la question de savoir l'effet que cette information que vous rediffusez va avoir sur tous ceux qui vont l'avoir. Alors, un. Une personne peut vouloir lancer une blague, c'est ce que nous venons d'entendre. Mais le contenu de cette blague, suivant ce que le lecteur a dans son subconscient ou dans son, je ne sais pas, ce qu'il a comme information, lorsqu'il lit cette information avec les lunettes d'une personne déjà blessée, il ne verra pas seulement les mots qui sont écrits par cet auteur. Lui, il va les lire avec les blessures qu'il a dans son être.、Mm -hmm. Et ça va créer davantage de tourbillons, une, une éruption de volcan, comme on dit cette fois-ci littéralement. Parce que c'est malheureux pour elle. Parce que la personne qui lit le message va interpréter et va donner la signification qui n'a pas été donnée par l'auteur. Et lorsqu'il va commenter très négativement, Peut-être d'une façon inconsciente, il ne sait pas qu'il est en t r a plutôt d'amplifier le problème. Parce que la troisième personne qui va lire le message et le commentaire, finalement, le, message, le premier message qui a été donné ne sera pas le message qui est reçu par la deuxième personne. Et la, le commentaire que fait la deuxième personne constituera un deuxième message ou troisième. Et finalement, chaque lecteur peut comprendre suivant le contexte qu'il a dans sa compréhension, dans sa vie de tous les jours.、Mm -hmm. Et chaque fois qu'il émet un commentaire, il dit m e t du sel ou de l'huile dans le feu. Et finalement, c'est une façon de propager,、euh, comment dire, une sorte de malentendu, mais qui au départ n'était qu'une simple blague. Mais comme on ne sait pas mesurer ou limiter jusqu'où va arriver la blague, vous comprenez, lorsque v a t t e i n e une personne qui est déjà mal à l'aise ou qui peut avoir une autre signification par rapport au message,、mmh. c'est un problème. Donc, la question qui est là donc, c est de savoir est-ce qu'on peut limiter peut-être la diffusion de tel message C'est Un problème parce que toute personne qui a un smartphone est considérée comme source d'information. On peut être acteur de violence sans le savoir, sans vraiment le savoir, mais on peut alimenter le feu et finalement on se rendra compte qu'on a été acteur tardivement lorsqu'on ne s e r a plus a r r ê t é ce que l'on a commencé.、Mm -hmm. Donc c'est un danger qui est là auquel tous les acteurs devraient. S'y mettre, en commençant par les pouvoirs publics. Parce que c'est à eux de savoir que ça, c'est une arme. Alors, il faut que peut-être des émissions qui aillent dans le sens de convaincre écoutez, vous avez une arme. Comme tout enfant qui est dans une famille, ce n'est pas parce qu'on a une voiture que chaque enfant se met au volant. l e s personne s ne laissera pas que cet enfant soit au volant sans qu'il en ait l'âge et les autorisations. Et s c e q u o n essaye d'informer les jeunes qu'effectivement, c'est une arme qui peut tuer et qu'il faut utiliser à bon escient. Donc, c'est un problème très sérieux, mais malheureusement, auquel les gens ne donnent pas la valeur et le degré de dangerosité qu'il a. Merci beaucoup pour votre contribution. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route et que nous sommes au cours de l'émission Mosaïque. Nous parlons du rôle des blogueurs et médias en ligne dans la lutte contre les paroles et messages de haine dans la région des Grands Lacs. Mosaïque. La radio Issanganilo traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Parlons pour le cas présent des conséquences de ces messages ou paroles de haine sur la cohabitation des communautés de la région. d a s i Amnete. Alors,、euh, évidemment, il y a toujours des conséquences après des, des, des messages de haine、euh, sur les réseaux sociaux parce que.、Euh, Ça peut partir d'une blague, comme l'a dit, ou d un message avec u、euh, n objectif de, de, de, de, de faire mal ou d'insulter、euh, vraiment euh, objectivement. Et du coup,、euh, même ceux qui n'étaient pas concernés directement, par exemple, vont se sentir、euh, touchés.、Mm -hmm. Ça veut dire que moi, si j'ai un conflit avec un, un Congolais, un, un Rwandais, ou je ne sais pas, et que je l'insulte, Sur、euh, un, un réseau social donné, que ce soit Twitter ou, ou, ou Facebook, ça veut dire que les autres Congolais ou les autres Rwandais vont eux aussi venir、mm -hmm. soutenir leurs、euh, camarades ou, ou, ou leurs compatriotes pour, pour l'aider à, à, à, à, à m'insulter en retour.、Mm -hmm. C'est-à-dire que、euh, ça partait peut-être dans le conflit entre deux personnes. Mais qui va s'amplifier jusqu'à ce qu'il y ait des, vraiment des tensions entre deux communautés qui、euh, n'avaient pas lieu d'être. Mais juste parce qu'à、euh, un certain moment, une personne dira Ah, vous les b u r u n d a i s vous êtes comme ça, vous, vous êtes autant, vous insultez vous, vous, les gens. Parce que juste, il a vu peut-être un message. Comme Ça、euh, en, en, en, en, en se p r o m e n a n t sur les réseaux sociaux, un message d'un b u r u n d i qui était ou fâché par、euh, quelque chose et, et qui va dire、euh, Voilà, au Rwanda, vous êtes tous comme ça,、euh, vous, vous accueillez pas bien les gens et tout,、ça. alors que peut-être c'était juste une, une seule personne. Donc, les messages de haine et surtout sur les réseaux sociaux, vu que les réseaux sociaux、euh, peuvent vraiment、euh, faire arriver très très loin en. en, en Une simple opinion et ça va devenir viral, viral jusqu'à ce que, jusqu que peut-être ça, ça soit repris par des grands médias parce qu'il y a des tweets par exemple qui, qui se retrouvent dans des, dans, dans des news, dans des journaux télévisés et tout ça、mm -hmm. parce que ça a été repartagé, liké, commenté alors que peut-être c'était une personne qui,、voilà, qui s'est mal levée ou voilà, qui a une blessure、euh, d'un temps qui s'est réveillée、euh, et, et qui s'est dit voilà, je vais insulter. Ces gens, ils sont tous comme ça, vous êtes tous comme ça, alors que ce n'est pas vrai.、Mmh. Donc il y, y a toujours des conséquences de ces messages de haine. Ce n'est pas juste des écrits qui vont s'effacer. Non, ça touche、euh, à ceux qui sont visés. Et ces personnes peuvent、euh, chercher à se venger et à ramener d'autres personnes qui ne s a v e n t rien de la situation, qui ne s a v e n t rien de l'histoire、euh, qui, qui, qui a fait qu'on écrive ce message donné. Mais qui vont s'embarquer dans, dans, dans, dans la bagarre,、mmh. euh, alors qu'auparavant, c'était juste un, un message、euh, comme ça. Donc, ces messages ont、euh, un risque pour la sécurité Oui, bien sûr. Donc,、euh, ces messages peuvent être d'abord juste des messages écrits, mais les gens veulent dire Ah, vous nous insultez. Donc, là, maintenant, on va venir peut-être.、Euh, ou bien utiliser des armes.、Mmh. Euh, moi, genre, je, une personne va dire Moi, je n'ai pas la, le temps de. de Parler d'écrire, je sais même pas. On va lui m o n t e r juste regard de tel rwandais a d i s s o c i é d e s b o r g o n d a i s Il va prendre、euh, un bâton, un fusil et sortir euh, euh, tirer sur des rwandais qui, qui sont ici alors que il a vu juste un message.、Mm -hmm. Donc, ça peut vraiment conduire à des violences inouïes、euh, parce que ça commence toujours par des mots. Il n'y a pas des, des violences qui. qui Qui, euh, qui se créent comme ça spontanément sans qu'il y ait d'abord des messages de haine qui ont précédé ça.、Mmh. André, Carmel, Girane <coughs> et Dja, on parle de ces messages de haine qui sont propagés sur les médias sociaux. Vous êtes blogueur aussi. Est-ce que vous, vous, vous voyez des conséquences qui sont palpables, des conséquences qui sont liées à, à la propagation de ces messages de haine? Euh, oui, oui, bien sûr, il y a des conséquences. Et comme je, je, je l'ai déjà mentionné, j'ai mentionné un exemple、mm -hmm. euh, des médias de haine qui ont été utilisés et, lors des p r é c é d e n t e s crises qui ont sécoué la, la région. Les conséquences aujourd'hui sont que,、euh, d'abord, aujourd'hui,、euh, un Burundais qui sera au Congo et qui est incapable de parler le Sahili. w Mais qui, qui prononce le kirondi,、uh -huh. il peut être jugé d'être rwandais.、Uh -huh. Parce que ce serait difficile pour un Congolais, disons un Congolais, qui s o u s l'influence、euh, des événements, d'avoir de, la différence, de voir la différence entre un rwandais et un burundais. Donc, du coup, par exemple, moi j'aime Twitter, le réseau social, et un, un tweet d'un journaliste qui a dit. Il se peut qu'aujourd'hui, selon mes sources, il y aurait un certain groupe qui s'organise pour aller massacrer tout rwandophone congolais ou tout congolais d é t e n u e tout aussi ou toute personne qui est capable de, de s'exprimer en swahili ou en lingala. Donc, ça, c'est un tweet que j'ai vu même aujourd'hui. Pour dire qu'un rwandophone congolais qui, qui vit maintenant En est de. Il a même mentionné Bukavu, donc c'est juste à côté.、Mm -hmm. C'est un, un h a b i t a t de Bukavu qui s'exprime en rwandais, qui voit ce, ce message. Il va vraiment. Il va, soit il va fuir, déjà ça c'est l'une des conséquences. Soit il va passer des nuits en état, état éveillé.、Mm -hmm. Pour dire que les conséquences, ils, ils existent et ils, ils sont déjà là, ils, ils sont déjà visibles. Et, et surtout, Il y a aussi des conséquences économiques, ça même on l'oublie. Si on dit qu'aujourd'hui il y a des tensions entre le Rwanda et la RDC, il y a des commerçants qui auront du, du mal à aller、euh, s'approvisionner au Rwanda et vice-versa.、Mm -hmm. Donc, a, surtout, c'est des conséquences qui sont multiples et qui, qui, qui, qui, et qui, et qui apparaissent même au moment où l'on s'y attendait le moins.、Mm -hmm. Oui,、voilà. oui. Euh, ces messages de haine、euh, ou ces informations qui sont diffusées. Dans les réseaux sociaux. Partons de l'exemple entre le, le Rwanda et la RDC. Comme conséquence, ça risque de nuire même les relations diplomatiques. Ça ne risque pas, ça a déjà eu des conséquences. C'est parce que vous avez、euh, entendu qu'au niveau de Kinshasa,、euh, l'ambassadeur du Rwanda、mm -hmm. a été plusieurs fois.、Euh, Comment dire, on a eu, connu plusieurs jours de manifestations devant l'ambassade et des messages ont été les s même officiellement. Il y a eu des messages qui ont été donnés dans ce sens. Donc, au point de vue diplomatique, c'est inévitable, c'est déjà là. Mais ce n'est pas qu'entre、euh, les deux pays, comme je le disais, en fait, lorsque deux pays、euh, ont des difficultés, le voisinage est. est Directement impliqués parce、mm -hmm. que、euh, maintenant que l'on parle de, de, de、euh, le Rwanda et la RDC, lorsqu'on sait qu'effectivement c'est une zone, l'est du Congo, c'est une zone où les différents pays se rencontrent pour faire affaire. Les différents ressortissants de nos pays vont ici et là. Et lorsqu'il y a de telles difficultés, comme d、euh, il o disait,、euh, des Burundais peuvent avoir des, des... se retrouver dans cet engrenage et être confondus avec les Rwandais.、Mm -hmm. Et c'est un problème. Encore que même ces Rwandais avaient le droit. Comme ces Congolais qui sont au Rwanda ont le droit, parce que ce n'est pas parce que vous êtes Congolais, que vous êtes au, au Rwanda, que vous êtes impérativement、euh, auteur de ce qui est en train d'arriver.、Mmh. Donc, c'est tout ça qui fait que malheureusement, lorsqu'il y a de tels messages, c'est d'abord、euh, le fait de, de, de, de globaliser, de prendre tout le monde comme tel, alors qu'il n'en est pas nécessairement comme ça. Deuxièmement, c'est ce développement de mensonges qui est là. En fait, on amplifie des messages mensongers et ça continue à s'élargir, à se, se, se vulgariser finalement. À la longue, c'est comme s'il s'agissait de vérité parce que. Euh, lorsque des messages sont plusieurs fois répétés, à un certain moment, même celui qui avait la tentation d'en vérifier la, la véracité、euh, se, se dit finalement c'est vrai, c'est plusieurs sources qui convergent. Et à la longue, on a l'impression que ce qui était mensonge est devenu vérité le lendemain. Et malheureusement, la situation continue justement de se faire. Et il y a ce grand risque, cette fois-ci, d'effet d'entraînement. L'autre e là, fait, je le fais. Et finalement, de mauvaises attitudes se développent. Et comme ce n'est plus une question de frontières, parce que les réseaux sociaux permettent effectivement à ce que les gens qui sont à distance échangent sans difficulté, sans devoir se déplacer,、mmh. finalement, tous ceux qui lisent se retrouvent impliqués négativement dans quelque chose auquel ils ne devraient pas faire. Les conséquences Comme il l'a dit, va dans tous les sens, au point de vue économique, au point de vue diplomatique. Finalement, les gens ne se parlent plus convenablement et ce qui se fait、euh, à l'est du Congo va attaquer l'ouest du Congo, mais aussi ailleurs. Parce que ce qui se dit à Kinshasa se dit aussi、euh, à Kigari.、Euh, la vérité va où lorsqu'on entend que parce qu'il y a un problème sur les frontières? Les rwandophones qui sont à Kinshasa sont en difficulté. Mais on entend aussi dire, sans certitude, qu'à Kigali, il y aurait aussi des, des, enfin, des gens qui se seraient euh, chamaillés euh, contre des Congolais.、Mmh. Donc, c'est tout ça, ce Congolais qui est à Kigali ou ce Rwandais qui est à Kinshasa, qui est en train de faire ses affaires, tout simplement. Qui se retrouvent impliqués dans des conflits、euh, de, de, de l'Est, là vous comprenez que ce sont、euh, nos deux pays qui perdent et finalement c'est toute la région qui perd. Et là c'est des conséquences, et donc dans tous les points de vue, et finalement、euh, la difficulté e s t toujours là. Comment vivre avec cet outil très utile, mais l'exploiter d'une façon utile. Utile et, et efficace. Oui, et là, qu'est-ce qui devrait être fait pour、euh, éviter <coughs> ces messages et paroles de haine dans la région d e c r a n Bon, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, comme je le disais, c'est la responsabilité de tout le monde. Parce que、euh, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus parlé des jeunes, mais ce ne sont pas que des jeunes. En fait, c'est un outil de communication très, très. qui a des portées assez grandes. Parce que vous pouvez être isolé, mais vous communiquez. Et le message que vous lancez, lui, va traverser les murs, les frontières et tout ce que vous voulez et atteindre plusieurs personnes lorsque vous êtes sur votre lit, dans votre chambre. Donc, la question qui est là est celle de savoir est-ce que toute personne qui a un smartphone devrait avoir le droit ou les compétences de lancer des messages Parce que c'est ça, la grande question. Alors, Qui va empêcher toute personne qui a un smartphone de relancer les messages, de, au moins de relayer ou revéhiculer les messages q u i l l reçoit. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Mais ce qui peut être fait, c'est justement dire, répéter et re-répéter que nous devons être conscients que le message que nous donnons a toujours en effet. Sur la personne qui va l'avoir.、Mm -hmm. Un effet positif ou un effet négatif. Mais par cela, on doit se poser donc la question est-ce que je suis à l'aise lorsque je continue à véhiculer des messages auxquels je n'ai pas pensé avant Je n'ai pas anticipé les conséquences pour qu'effectivement, le plus souvent possible, on véhicule des messages qui soient bons, qui aident, plutôt que l e s messages. Qui vont dans le sens inverse. Mmh. Mmh. Oui, Dacia Mounet Zero, propriétaire、euh, d'une chaîne YouTube.、Mmh. Euh, quel est votre engagement en tant que blogueur, utilisateur des réseaux sociaux et médias, afin de contribuer efficacement à décourager la propagation des paroles et des discours de reine dans les pays de la région des g r a n d s a l o r s en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, je suis aussi Doyaga et.、Euh, et... Ce que nous faisons, c'est souvent、euh, quand il y a des commentaires de haine, par exemple sur les photos, les vidéos,、mm -hmm. c'est modérer. Modérer, c'est-à-dire répondre à la personne, lui montrer l'erreur qu'elle qu a commise. Et,、euh, mais aussi, à, à, à côté de répondre à ces personnes, que ce soit des jeunes ou des adultes, c'est parce que ce n'est pas que des jeunes, malheureusement, il y a même des personnes adultes qui. Qui versent dans, dans, dans les insultes, dans les propos d i v i s i o n n i s t e s Donc, il, faut, il faudrait que tous les médias、euh, incluent dans leur staff quelqu'un qui est là pour、euh, voir, faire un suivi des commentaires. Euh, qui sont、euh, m i s s u r leurs médias ou sur leurs pages, que ce soit,、euh, si c'est personnel, c'est facile, si c'est en médias, autant aller lire les commentaires et ne pas laisser les gens comme ça. Voilà, c'est la liberté d'expression, il faut laisser tout le monde commenter、euh, sans qu'il y ait en, en, une modération de s e s commentaires pour、mmh. dire ça, c'est un propos euh, haineux, euh, non vérifié, qui, peuvent,、euh, qui peut、euh, conduire à la violence. Donc,、euh, on, on le fait déjà. On le fait déjà partout,、euh, moi, partout où, je, où je publie mes vidéos, que ce soit sur Yaga, que ce soit sur YouTube.、Euh, C'est-à-dire que quelqu'un, quand、euh, il, il, il dit、euh, ou il commente、euh, d'une façon、euh, haineuse, on, on, je lui montre que. En réponse, que ça ne devrait pas être quelque chose à publier comme ça, parce que ça peut blesser des gens, et ces gens, une personne blessée, va、euh, elle-même chercher à se venger et à, à lui aussi.、Euh Entrer dans la violence.、Mmh. Oui,、euh, Audrey Carmel, le s g u i l a n e z a au sein du collectif des s l a m e u r s comment est-ce que vous procédez pour décourager la propagation des paroles, des、euh, discours de haine dans les pays de la région、euh, de Kral Ce que le collectif fait,、euh, d'abord, les s l a m e u r s ce sont de, des artistes qui utilisent de la poésie pour divertir, mais aussi informer, mais aussi communiquer、mmh. quelque part avec un message. Et dernièrement,、mmh. il y avait des slammeurs du collectif qui se sont rendus. En RDC, aux côtés d'autres artistes de la sous-région et qui ont, qui, ont, qui ont produit ensemble une chanson pour la paix. Et donc, en tant qu'artiste, en tant que, que, que blogueur et en tant qu'être humain,、mm -hmm. ce que moi je, je peux faire et que je vais faire même, c'est de pouvoir changer les mentalités tant qu'on a encore le moment c'est de pouvoir écrire un texte qui va vraiment sensibiliser, qui va révéler les, consci les consciences. C'est aussi de proposer des stratégies, de parler, de proposer des stratégies aux dirigeants, de les montrer que ceci peut marcher par rapport à ceci. Donc, des fois, nous qui parmi Dacia, il est bien suivi sur les réseaux sociaux.、Mm -hmm. Moi, je suis suivi, suivi quelque part sur les réseaux sociaux. Donc, cette influence, qui, le peu d'influence que la personne a, elle peut l'utiliser pour qu'on ne tombe pas encore dans les mêmes erreurs tout le temps, dans les mêmes erreurs、euh, tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 10. Mmh. Voilà. Oui, et c'est sur ces engagements, ces appels que nous bouclons、euh, l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous tenons à remercier nos invités, Audrey Carmel, g u i r a n e z a blogueur et membre d'un collectif d i s l a m e r s Géoslam. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous étions aussi au studio avec Dacia Mounedero, propriétaire d'une chaîne YouTube. Merci d'être venu dans Mosaïque d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Nous étions également avec Rémi a z a l i m a n a expert en gestion et transformation des conflits, représentant légal de la maison Lueur d'espoir. Merci à vous aussi d'être venu. Merci, merci aussi à mes amis avec qui nous avons partagé des idées. La mise en o n d e était assurée par Serafine Hakizimana. À la prise des images, nous étions avec Jérôme et Daishimie et Inosabi Monimana. À la réalisation, à des idées Bokiennesa à l'animation de ce débat, nous étions avec Evariste Nziko-Wananga. Nous vous disons merci, chers auditrices, auditeurs. Bonne suite de programmes à la radio Issanganiro. À la prochaine. Mosaïque.